La première, podcast. La première, 11h midi le samedi, bientôt à table avec Sophie Woods. Samedi 16 juillet, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle heure gourmande. Et oui, points de vacances pour les gourmands, que du contraire en ces semaines de congés. Nous continuons à nous régaler et plutôt deux fois qu'une. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. En maillot en tong Oui, oui, oui. C'est ça les vacances. Oui, en, en maillot euh, échancré spécial piscine. Vous avez bien vu. Alors Carlo, au programme ouais. du jour, tout sur la courgette, un légume bien de saison et ô combien succulente. Pour nous la présenter, un expert de nos légumes de saison, monsieur Claude Poligue. Bonjour Claude. Bonjour. Sophie, Alors bonjour Sophie, vous êtes venue avec quelques jolis spécimens de courgettes. Tout à fait. Des rondes, des longues, des blanches, des vertes. Et vous allez nous donner quelques conseils pour les cuisiner, ces bons légumes Exactement. de saison. L'accord, courgette mozzarella, fonctionne-t-il Eh bien, nous le verrons et nous en profiterons pour vous faire découvrir les amis à fromage bien de saison, la mozza, pour nous guider sur ces chemins du, coup, du goût, pardon, <rire> maître Julien Hazard. Ça bon. a un coût peut-être aussi, la mozza. Ça oui, coûte oui. cher non. <rire> non, pas trop. Julien Hazard, célèbre fromager affineur à Uccle, en région bruxelloise. C'est un fromage que vous appréciez beaucoup. Vous allez tenter de nous faire découvrir les coulisses de ce bon crémeux. On fait ça certainement. Voilà. Et puis à J-5 de la fête nationale, Carlo, nous oui. irons déguster. Et du belge en plus, nous retrouverons évidemment, comme chaque semaine, monsieur Philippe Limbourg, des guides Gomio. Nous le rejoindrons en fin d'émission et il nous donnera quelques adresses belgo-belges et même en bord de mer. Ça vous va Ça marche. Voilà les amis, on attend vos questions, vos réactions via le site lapremière.be ou via notre page Facebook. Bientôt à table, on vous y attend très nombreux et nous vous emmenons à présent sur les routes de France. Mmh. Bientôt à table sur La Première Vous en saurez peut-être ces prochains jours ou semaines sur les routes de France pour rejoindre le bord de mer, les vertes campagnes, les falaises bretonnes ou la riviera, n'est-ce pas Carlo Oui. Euh... En voiture, en caravane, en mobilhome, en moto. En vélo. On pourrait peut-être s'arrêter dans l'un des mille routiers que compte l'Hexagone, des tables souvent sans prétention, qui ne payent pas de mine, mais qui peuvent, nous allons l'entendre, réserver bien des surprises. Notre invité de jour depuis la Bretagne, Isabelle Lepage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre Bonjour. absolument magnifique qui m'a vraiment donné l'eau à la bouche, les routiers, les meilleures recettes publiées aux éditions Tana Éditions. Alors j'ai envie de vous demander, c'est assez étonnant de s'intéresser à ces établissements qui, c'est vrai, ne donnent pas forcément envie de, de franchir le pas de la porte. Hein. Alors en fait, euh, j'ai eu le, la chance et un peu la surprise d'être invitée dans un routier. C'était un peu la blague, tiens, je t'invite à déjeuner. Mmh. J'avais jamais mis les pieds dans, dans ces restaurants-là. Et euh, au final, on découvre un monde qui est merveilleux. On y mange très bien. Ouais. Et euh, dans mes balades à travers la France, j'ai découvert des petits bijoux de restaurants très mignons, très cosy et également des restaurants qui faisaient peut-être un peu cantine. Ouais. Mais l'ambiance est là euh, et le rapport qualité-prix est là. Alors, c'est vrai que dans cette émission, Carlo, c'est vrai qu'on aime euh, souvent sortir des chemins tout tracés pour découvrir les petits coins les plus reculés de nos régions et pays, à milieu justement, des autoroutes ultra rapides. Ici, le Parti Isabelle Lepage, c'est de découvrir ces tables qui jalonnent le réseau autoroutier français. Exactement. Donc bon, le livre ne donne pas toutes les, les adresses des, des restaurants routiers, mais j'ai voulu en fait faire un espèce de périple en France et de proposer dans chaque région quelques restaurants et d'expliquer de, un petit peu l'histoire des patrons, parce qu'il y a bien des patrons ouais. dans ces restaurants. Mmh. Et avant de, de parler des recettes et de d'évoquer la cuisine. Isabelle, j'ai une question. Euh, oui les, qui décide qu'un restaurant est un routier Il y a une association internationale des il, restaurants routiers. Il y il a des étoiles y a... du routier. Il y a un label. Voilà, ça... Alors Comment en en fait, ça marche En fait, un restaurant à partir du moment où il va avoir un menu autour de entre disons 11 et 13 euros, entrée, plat, dessert, avec un parking pour que les camions oui. puissent se garer, des douches. Donc, euh, si le restaurant répond à tous ces critères Euh, terre, ça peut être un restaurant routier. Ensuite, pour avoir le logo, ce logo qu'on mm -hmm. connaît si bien, euh, bleu, blanc, rouge, il faut adhérer en fait euh, à l'association du guide des routiers et être recensé dans euh, ce guide, comme un, un guide de restaurant. Donc, Alors Isabelle Lepage, c'est vrai que ces routiers sont une étape logique des camionneurs, des transporteurs routiers qui font forcément escale en, en fin de journée, mais vous l'expliquez dans ce livre, euh, ces routiers deviennent aussi de plus en plus souvent une halte pour les touristes. Tout à fait. Donc euh, en Visitant euh, tous ces, ces restaurants routiers en France, déjà, je me suis rendu compte, surtout à l'heure du déjeuner, qu'il y avait beaucoup d'artisans, même de, de personnes à la retraite, parce que comme j'évoquais, on a un bon rapport qualité-prix. Mmh. On va manger, c'est de la cuisine maison à moins de 13 euros, donc euh, ouais, c'est. Ça vaut la peine, exactement. Et même maintenant, les touristes, par exemple, les touristes anglais, euh, raffolent des restaurants routiers euh, en France. Alors Isabelle, à l'heure où, finalement, en France, le paysage de la restauration est parfois un petit peu pauvre, enfin, je parle pas des, des grands restaurants, de, de, la France est toujours une terre, de, une terre de gastronomie, mais quand même, souvent, dans les des formules les formules touristes, on voit souvent un peu les mêmes formules, la base de, de pizza et de poulet pané pour les enfants. Euh, en quoi les routiers ont réussi à sauvegarder, et y sont ils sont-ils arrivés, d'ailleurs, à ah, sauvegarder... Oui, c'est ça le patrimoine, ouais. la tradition bistrotière. Parce que quand je vois votre livre, il n'y a que des plats bistros qui Exactement. me donnent super envie. Mais mmh. parfois, quand je m'arrête en France euh, sur les alors les autoroutes n'en parlons pas, mais parfois même euh, sur <rire> les routes, la formule déjeuner à 9,50 c'est souvent des, des produits, euh, ouais, des produits industriels trop, pas hein. intéressant. Et, euh, Ou alors vous savez que... le, le sandwich jambon fromage ça, là, de euh, bord oui. de route. Mon oui. ouais. Dieu quelle ouais. catastrophe. Voilà. Ouais. Est-ce que les routiers est-ce que les routiers ont gardé leur âme Est-ce mmh. que certains routiers, oui, apparemment oui, et est-ce qu'ils ont réussi à échapper au tricaté? <rire> Là, en fait, le fait de, de, de vouloir faire un menu euh, à moins de 13 euros, ça les oblige à déjà acheter local. Euh, ensuite, acheter de saison. Enfin, vous voyez, il y a, y a, y a ça, des vrai. choses comme ça qui font qu'on est quand même dans une, dans, dans une restauration qui va être une restauration bon, qui est vraiment très. Euh, comment dire Euh, ce sont des les plats typiques en France, mais, que, mais ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que selon la région où vous allez être, oui. vous allez vraiment avoir, euh, on, on sent dans, dans la région dans laquelle on est, parce qu'on a la spécialité des lentilles ou du poisson ou des, des coquillages ou je ne sais quoi. C'est ça, on est, est très terroir. Oui. Du terroir, mmh. voilà. Et à partir du moment où vous cuisinez terroir, déjà ouais. vous êtes quand même un peu moins triste dans l'assiette. Et à partir du moment où vous cuisinez saison, c'est une carte qui évolue et aussi on a affaire à des bons produits. Donc ensuite, effectivement, on va les restaurants routiers cuisinent des choses. Des, des, des... Il y a beaucoup d'abats, il y a beaucoup de viande, parce que déjà, les, les abats, c au niveau coût, c'est moins cher. Mais c'est aussi notre tradition euh, ouais. culinaire en France, il ne faut pas oublier ça. Et le chauffeur routier aime manger et aime bien manger. C'est ça, ils ont faim, il y les pauvres. Oui. Voilà, Ce n'est pas du restaurant pour mmh. se nourrir, euh, ouais. histoire de... Voilà, de... Parce qu'on a faim, c'est vraiment, pour eux, c'est très important. Ils se posent le soir, ils ont eu une journée qui a été difficile. Euh, ils retrouvent bien souvent euh, d'autres chauffeurs qu'ils connaissent. Mmh. C'est un peu leur seconde maison et c'est un peu de la cuisine comme à la maison. Alors dans cet ouvrage, vous, vous égrainez une série de, de routiers, des routiers coup de cœur. Ce sont des histoires de famille souvent. Hein. C est, c est très, il y a beaucoup d'émotions oui. dans ces histoires, Isabelle. Exact, oui, exactement. Parce que euh, vu les, les, les horaires qu'ils font, mmh. euh, il faut que ce soit une famille c'est souvent un couple, ouais. il y a même les enfants en salle, c'est impossible autrement, ils y passent leur vie. Donc c'est clair que on... c'est très attachant de les écouter parler de leur vie. Alors ce ne sont pas forcément des gens qui à la base étaient restaurateurs, d'ailleurs ça ouais. c'est assez étonnant, il peut y avoir euh, un couple qui euh, lui tenait un garage, elle elle était secrétaire et puis euh, passionnés de cuisine, ils ont décidé de monter un petit, un petit resto qui est devenu un resto routier. Ou... Il y a... Chacun a des histoires un ancien du showbiz parisien qui repart avec sa femme dans le Loiret pour monter un restaurant. Voilà, Ce sont des histoires. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que le ciment de toutes ces histoires-là, c'est que ce sont des épopées familiales. Mmh. Car s'il n'y a pas la famille, ça ne marche pas. C'est trop euh, preneur de temps Bien et d'énergie mmh. pour que ce ne soit pas une histoire de famille. Alors, Je vais demander à nos deux invités du jour, Julien Hazard, Maître Fromager et Claude Pauling, notre spécialiste légumes. Les routiers de France vous Vous y est déjà arrêté quand vous sillonnez les, les routes Ça m'est déjà arrivé ouais. et en et général je regarde la quantité de camions qu'il y a ouais. parce que ça montre Exactement. que c'est un endroit effectivement. Ah oui, et plus il y a le camion, mieux ah oui. c'est. <rire> et vous, Julien ah, Et moi, je, quand j'entends ici euh, le témoignage, hum? Euh, ça me fait penser à Rangis, où je suis chaque, ah se oui, bien sûr. chaque euh, semaine. Et là aussi, il y a des, beaucoup de routiers qui s'arrêtent. Il n'y a ah que des camionneurs ouais. qui viennent livrer ouais. euh, toutes les nuits les produits. Et là aussi, il y a des, des bistrots ah, qui ne payent pas de plein. Oui. Oui. Oui. Oui. Je crois qu'il y a une vingtaine de restaurants sur le site de Rangis. Ouais. Et moi, je vais toujours chez le même. Lequel <rire> Les Vendanges. Les Vendanges. Chez Patrick. Et, et c'est assez amusant parce que de, euh, ça ouvre à, à 3h du matin et ça ferme bien à, à Nuit ouais. Et ah ouais. il, y a, il y a le petit déjeuner Il y a les gens qui à 6h Ou à 5h du matin mangent l'entrecôte euh, et, et moi je vois justement Le chef des vendanges Qui fait avec sa camionnette Le tour des marchés de Rangis ouais. pour acheter les produits Journalier, et ils ont leur petit menu à 11,50 euros. C'est Que moi-même, je mange à 10 heures avant de partir. donc euh, À 10 heures du matin. <rire> <10h> du matin <rire> voilà. Alors, vous, dans cet ouvrage, Isabelle Lepage, vous évoquez tous ces routiers, coup de cœur, hein, aux quatre coins de France. Est-ce qu'il y a des routiers que vous aimeriez nous faire découvrir Parce que là, les Belges sont en partance ou même en revenance sur la de la route, des euh, vacances. Sur, sur la route du Sud. <rire> sur la route du Donc, on ne va, va pas dans ces. Dans ces, <rire> dans, dans ces on va pas Non, c'est ça. On évite parce que d'abord, il y a du monde, il y a de la file, c'est cher, c'est pas bon. Hein ouais. Alors, on va plutôt dans un routier. Si on va, par exemple, du côté de l'Aquitaine, est-ce qu'il y a comme ça un petit coup de cœur Alors, on a le relais de Castex, qui est vraiment ouais. une belle histoire, en plus, de, de ce, cette personne qui a repris le routier il n'y a pas très longtemps, il y ouais. a un an. Et en fait, euh, il avait une station euh, essence, ouais. Et là, le restaurant qui était à côté, donc le Relais Castet qui commençait à être un peu, euh, un peu désuet, mmh. euh, allait fermer et il pensait euh, mettre un hôtel ou un, un autre restaurant des franchises dessus. Et lui s'est dit, s'il si, n'y a plus de routiers, mmh. euh, moi, ma station service, euh, je vais perdre une, beaucoup de, de, de, de clients. Et euh, au final, il a vendu sa station, il a repris le Relais Castet. Il a été trouvé un chef qu'il aimait beaucoup dans un restaurant lui disant, voilà... Moi, euh, la cuisine, je ne sais pas, mais par contre, j'aime venir manger chez vous parce que ce que vous faites est bon. Lancez-vous dans l'aventure avec moi. » Et donc, on a découvert cette équipe hyper motivée pour remettre euh, le, le relais, euh, euh, je dirais, euh, sur de bonnes euh, bonne voies. Et, mm -hmm. et c'était vraiment euh, très intéressant de, le, de voir comment ils étaient motivés et l'enthousiasme de redonner ces, les lettres de noblesse à, à cet endroit, Qui, euh, donc nous, on a mangé là-bas euh, un travers de porc qui avait été mariné wow. au cola. C'était super bon. <rire> voilà, on est dans de la cuisine maison. Et en plus, <rire> le chef, a, on le sent complètement investi dans passionné oui, on est passionnée. à Castet dans les Landes Oui oui ah, ça, ça, comme, donc. tout près de Bayonne oui, oui, oui, on est, on est -on. vraiment dans les ouais, donc ouais. dans foie gras aussi ouais, confit ouais. et tutti quanti, ouais, oui. tout y juste à sortir de l'autoroute. route c'est une très très belle Bayon. région hein, par oui. ailleurs c'est une région où mmh. on est c'est même on peut faire plus que s'arrêter il y a ouais. des, des lacs formidables Évidemment. les plages sont extraordinaires non, enfin, oui. voilà. mais, mais c'est vrai que j'avais une idée un petit peu une image un petit peu vieillotte voire pas du tout intéressante de ces routiers je pense que je vais m'arrêter dans ces routiers il y vraiment et alors j'ai découvert c'est assez intéressant Isabelle Le C'est qu'il y a une association de routiers de France qui ont créé un site internet restauroutier.com. 17 conducteurs oui. routiers qui s'improvisent, euh, critiques gastronomiques. 1400 visites par jour de, de ce site et c'est assez, euh, assez intéressant. Donc, Les voilà. routiers sont sympas. Donc on va, on, la, on va mettre la avant. référence de ce site parce que si vous partez, bah, franchement, arrêtez-vous dans l'un de ces 1000 routiers de France. Le, le dernier conseil avant de se quitter, Isabelle Lepage, pour euh, nos amis belges. Alors, une, une adresse euh, coup de cœur aussi. Ouais. Si, euh, si vous allez près d'Annecy, ça peut être euh, l'auberge de merette c'était le, le couple dont je vous parlais, euh, lui ancien garagiste et elle euh, secrétaire ouais. vous montez un peu dans la montagne l'endroit est absolument magnifique et le, ce routier là c'est euh, la cerise sur le gâteau, c'est un petit bijou, c'est un petit chalet tout en pierre tout mignon, oh. euh, vraiment très très coco et elle, elle est en cuisine et bien évidemment c'est une, une cuisine très régionale avec les produits, les charcuteries, les fromages. Du coin, elle fait un pain perdu qui est top. Elle fait de. Enfin voilà. Et c'est très, très intéressant de voir que c'est elle qui est en cuisine. Ouais. Généralement, c'est l'inverse. Et lui qui est en salle et euh, qui connaît tout le monde, qui sert. C'est très convivial. Et c'est tout petit, tout petit, petit. Et c'est top. Voilà, en tout cas, je pense que certaines de nos compatriotes ah, mais... vont, vont lâcher le frigo box cette année <rire> pour ouais, aller s'arrêter oui, dans, dans les Moi, je routiers. pars cet après-midi, Sophie. C'est vrai euh, Oui, oui, tout à fait. <rire> bon, mais vous avez bien de la chance. Vous voilà. arrêtez où, alors ah ben, Je ne sais pas. Je vais consulter un peu le bouquin, mais comme je suis sur l'axe nord-sud, je vais sûrement y a, trouver y a de, quoi, de bonnes adresses. Il y a quoi vous voilà. faire plaisir. Merci beaucoup en tout cas Isabelle Lepage. Je rappelle le titre de votre ouvrage Les routiers, les meilleures recettes avec des très très beaux clichés de Louis-Laurent Grande adam Grande d'Adam. Grand ouais. voilà, et c'est publié aux éditions Tana, édition. Bon appétit Isabelle et à très bientôt. Merci, Merci. beaucoup. Voilà à suivre, les amis, tout sur la courgette et la mozza. Un bon, un bon fromage et de bons légumes de saison. Ce sera juste après les Red Hot Chili Peppers Road Trippin. Bientôt à table. 40 degrés à l'ombre. Reste en gourmand. Carlo. Oui, Sophie. Après ces routiers qui m'ont mise en appétit, ah, si Sophie on continue appétit. notre voyage gourmand avec nos deux invités du jour. Julien Hazard, maître fromager et Claude Poli, grand spécialiste légumes. Maître cuisinier. Oui, maître cuisinier. En plus. On vous doit, on vous doit euh, un site cuisinepotager.be. Vous êtes euh, cuisinier, spécialiste du légume Du légume, des plantes, des fleurs. C'est ça. Tout ce que la nature nous donne, de toute façon. Oui, parce voilà. que la cueillette sauvage, c'est aussi Évidemment. votre truc, Claude. Oui, oui, oui, oui. bien sûr. Oui. Oui. C'est comme ça qu'on apprend à voir Voir aussi euh, même, un, un, je dirais, un légume qui pousse dans son jardin, de voir l'évolution, comment est-ce qu'il faut le cueillir, le préparer. Alors aujourd'hui, Claude, focus sur une belle de l'été, la courgette. Qu'est-ce qu'on peut en ah, dire La courgette. Donc on est dans la famille des cucurbitacées, donc, ouais. qui comprend donc les courgettes, les courges, les concombres, les melons. Donc c'est une grande famille. La courgette a cette différence par rapport aux courges, c'est que n'est pas de conservation. C'est-à-dire qu'on l'accueille et on la mange. Bon, on peut déjà manger les fleurs, ça mmh. c'est clair, hein, entre la fleur bon mâle ça. et ah, la et grande histoire de la fleur mâle et de la fleur la femelle. On peut manger les deux Oui. On peut manger deux, mais ouais. c'est dommage de manger la femelle puisqu'elle a son bébé avec elle. Ah, oui, voilà. C'est <rire> ça... vrai que les, les courgettes, euh, les fleurs de courgettes un peu chic emballées dans du plastique qui viennent du, fin, du, du bout du monde et faites en serre, elles sont toujours avec la, le bébé courgette pour faire encore plus chic, mais effectivement, quand tu ouais. vas sur les marchés de Provence, tu manges bah, les fleurs oui. mâles. Oui, évidemment. oui. d'ailleurs, la, la fleur mâle, euh, si vous regardez bien sur un plan de courgette, un plan de courgette produit à peu près trois fleurs mâles par jour. Mm. Et qui sont d'ailleurs beaucoup plus hauts pour se faire polliniser et permettre d'aller voir ça, la femelle. Ça. Donc voilà. Donc c'est plus intéressant, effectivement. Donc euh, je dirais de les manger en beignets, farcis, ah oui. euh, donc. À plein Mais donc de... en ce moment on a les fleurs de courgettes ah oui. dans les potagers. Hein. Ah, donc sûr, on peut oui, les cueillir oui, tous les jours, on... plutôt le matin, plutôt le soir. Y a... ah, alors le, le alors c'est plutôt le matin. Oui. Quand elles viennent de s'ouvrir. C'est ça. Parce qu'alors là, on peut même les farcir sur le plan ouais, et puis les couper parce qu'elles ouais. sont bien ouvertes. Dites, sont... Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, j'ai ouais. souvent beaucoup d'insectes dans ces fleurs de courgettes. Comment je peux faire pour les enlever sans trop mouiller la fleur, Sinon, ça devient tout blête. On ne un insecte. On secoue tout simplement. Oui, voilà. On ne voilà. pas laver à grand eau évidemment. Ah non, surtout non, pas. non, d'accord. Surtout pas. À la rigueur, si c'est des, Il peut y avoir... voilà. si des fourmis, on prend un petit pinceau. Hop, à l'intérieur, Sinon c'est farci déjà. Oui, voilà. Ça fait un, ça, un peu de, de protéines, Protéines Voilà, on y est. Ouais, est donc, ça. Euh, donc voilà. Okay. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'un plant peut produire à peu près 15 à 20 courgettes. Oui, c'est assez intéressant. Hein. Donc, il ne faut ouais. pas hésiter à prendre des jeunes aussi. Parce que donc, euh, et c'est là où on, on va rejoindre la mozzarella, il y a des mm. préparations euh, mm. euh, avec la courgette crue et autres. Donc, quand on a des trop grosses courgettes. Le problème, c'est qu'on épuise la plante mm -hmm. et donc on aura moins d'autres fruits. Mm -hmm. C'est ça. Oui, et puis c'est moins bon. Les grosses courgettes, elles sont un petit peu... C'est moins, moins bon, ouais. mais par, voilà. Oui, souvent, ouais, il y a ouais. d'autres choses à faire ouais, aussi. Ouais. Disons qu'on a différentes variétés. Mm -hmm. Alors, on a la, la courgette verte classique, ouais. la courgette jaune. De plus en, alors, en plus en supermarché voilà, aussi. Il y, y a la peu. ronde, qu'elle soit verte ou jaune. Mm -hmm. Et il y a également la courgette blanche, qui, elle, est plutôt du, du côté Moyen-Orient. D'accord. Il y a un goût différent, ces courgettes blanches elle, est, elle a une meilleure tenue. C'est surtout une courgette qu'on utilise pour les, les couscous, l'ensemble, parce qu'elle tient beaucoup à la mieux cuisson. D'accord. Par contre, la, la courgette euh, ronde, elle est bien pour les petits farcis, par exemple. Ah, si on la prend tout petit, tout les, farcis, tout. les petits ouais, farcis, ouais, farcis, ouais. farcis provençaux, c'est vraiment très bien. Es tout petit, mmh, c'est. bon, ça ah, Carlo J'adore. on est en vacances. J'adore le petit farci provençal. C'est vous... ah, une tuerie à faire. Farci, c'est de quoi Vous racontez-nous. Ce qui passe, ce qui passe sous la main, mais là-bas, c'est un petit peu de viande hachée, par beaucoup. Du pain, enfin de la mie de pain. Moi, je mets du parmesan, je du fromage, oui, trempé dans du lait, faire de l'épaisseur. J'adore mettre de la mortadelle. Mais c'est bon. Ça donne. Tout en fait, on fait plein goût. de choses. Mais après, on, hein, y faire... y en a, on fait au foie, il y a pas ouais. oui. de de qu'on farcit oui. aux olives. Y a... Et on récupère la chair du tout. légume, oui, oui, la chair ça, du légume aussi. Mais vraiment, franchement, et puis chaque en région d'Issoise, chaque restaurant un peu de qualité a sa propre mm -hmm. recette de petit farci. Mais c'est quand voilà. c'est bien fait. Oh voilà. bien, oui. Ça, c'est vraiment les vraies vacances, ouais. les petits farcis. Oui, c'est du boulot, Ah oui, mais on a du temps là maintenant. Voilà. Euh, donc au niveau des, des courgettes, ce qui est très important, c'est euh, la taille et la cuisson qui va devoir être adaptée. Alors les, les jeunes courgettes crues, hein, ça c'est un régal. C'est bon ça, Alors, et à la, la mandoline avec un petit voilà, peu de... toute fine à la ouais. mandoline, qu'on met avec un tout petit peu de sel pendant une heure ou deux, et puis mmh. après qu'on rince simplement, et soit on les roule avec une petite mousse de tomates séchées, donc ouais. simplement des tomates séchées mixées avec un peu de crème fraîche au mix soup. On étale et on met un petit cure-dent mm -hmm. ou on la rejoint avec euh, de la mozzarella, par exemple. D'accord. Ouais. En apéro, ça c'est bien, ah oui, ça, Carlo. Oui, en oui, oui, la piscine, la, là. La courgette crue ou, ouais. ou simplement ou à peine, à peine ready, je trouve ouais. qu'avec la mozza, l'huile d'olive, la fleur de sel, le poivre, peut-être éventuellement une branche de thym, on a tout, enfin, y a, il ne faut plus rien d'autre. Oui, exactement. Non, c est, c est, voilà, ça ça la, va vraiment bien. La courgette, bien. quand elle est, elle est jeune, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir que quand on la coupe, elle perd le dos. Moi, j'aime bien les couper. Je ne sais pas si tu en penses, Claude. Quand j'étais toute jeune les Couper non pas en rondelles, la rondelle pour moi c'est pas une belle mort pour la courgette, mais la couper plutôt en sifflet ou en biseau, pour avoir des, des morceaux très fermes sous la dent. Oui, ou, ou, même, ou même simplement en quatre dans la longueur. Voilà, hein, oui, exactement. En, en quatre, hein, donc ouais, ça exactement. Assez, très très bien. Donc voilà. Donc, donc les à... jeunes courgettes crues, parfait. Alors. Moi j'aime bien juste, même pour les jeunes courgettes, couper en quatre, juste poêler euh, à l'huile d'olive avec un petit peu d'ail. Tout à fait. Juste avec un petit morceau de poisson grillé. Mmm, Carlo C'est cool, les vacances Mais oui, c'est bien. Et quand est-ce qu'on s'en va, à nous Et, à, <rire> bah, et on part pas, en travaille, nous. Oui. Il y a la soupe aussi. Oui, une bonne soupe. Et mais la, la... froide, alors. Froide. Ah, c'est genre vichissoise. Qu'est-ce qu'on met genre... Qu qu on alors très... Genre très ouais. Vous coupez effectivement... Donc là, on la coupe en dés. Mmh. On met du sel, un peu d'huile d'olive. On met une ou deux assiettes pendant quelques heures au frigo. Dégorge. Mmh. Comme ça, elle dégorge. D'accord. Mmh. On passe au mix-soup. On ajoute un yaourt grec pour avoir ouais. un peu d'acidité. Et d'onctuosité et donc tu osités, ouais. et on termine par de la menthe fraîche donc, y a tout pas, simplement y a pas de cuisson. Ouais. ah y a vous pouvez pas, y pas du, du tout. tout ah non non oh j'adore parce que la vichysoise c'est normalement c'est poireau non vichysoise, euh, vichysoise ouais, qui ah vichysoise mais... c'est 40 c'est carotte carotte à l'eau de vichy non, et puis voilà donc OK euh, ouais, on n'a pas la même OK vichysoise. voilà oui mais bon -ce vichysoise pourrait... c'est un principe hein oui, oui, on voilà. est d'accord Est-ce qu'on pourrait rajouter un tout petit peu d'ail Si on a vraiment envie d'ail, oui. Bonne réponse. Mais la, la, oui, la question oui. est que la, la courgette a assez de goût, oui, on a de vrai. la menthe, on a, on a de, du yoghurt C'est un peu grec. finalement, c'est le qui à l'envers, parce que dans le qui on râpe de la courgette. Et on met de l'ail, par oui. contre, voilà. on met du yaourt. c'est pour ouais. On met du yaourt, là tu mets plus d'importance à la courgette et moins au yaourt. C'est une petite soupe fraîche. Ça c'est ultra simple. C'est un gazpacho de courgette. Je vous engage. C'est le principe du gazpacho. Mais dans le tout... gazpacho, il y a de l'ail. Dans le gazpacho, il y a de l'ail, oui, mais il y a de la tomate, y oui, il y a plein de, de choses. Ouais. Il faut laisser dégorger surtout. Oui, ok. Pour la digestion. c'est euh, oui. Au niveau d'un gazpacho, oui, oui. cest okay. dit, moi, je n'ai jamais fait dégorger des, des, des courgettes. Non, moi, non. C'est la première plus. fois que j'entends ça. J'entends je, avec curiosité ça, ça fait, ça et ça permet d'amener l'eau qui va faire qu'on a un velouté beaucoup plus agréable. D'accord. Bon à savoir. On vous suit. Allez bien écoutez écouter bientôt, madame. Il y a les barbecues. Ouais. Oui. Alors, courgettes simplement coupées en quatre. Celui d'olive, du curry mmh. ou du rasset-la-noutre, comme on veut. Ouais. Et sur le barbecue, ça, ça c'est énervé. Il mmh, n'y a rien ça. à faire. ça Et qui C'est une cuisson ultra rapide au barbecue Ah oui, oui, oui. oui. oui. C'est oui, un aller-retour, aller quoi. Je... Aller à peu près, hein. je veux dire, c'est quoi Ça va prendre 10 minutes à cuire, Marqué. pas plus. C'est ça, en marque. On oui, marque. parce que de toute façon, il faut garder croquant. La courgette ouais. molle, ce n'est pas agréable. Alors, la courgette farcie. Ah, débat. Débat, la courgette farcie. Est-ce qu'on cuit la courgette avant ou pas Moi, pas. Donc j'enlève une partie de l'intérieur de la courgette. Mm -hmm. Là, on est déjà sur une courgette un peu plus grande mm -hmm. où on, on la prend en rond. Et ce que moi je fais, c'est que donc je mélange. Je dirais l'intérieur, je le fais revenir. Mm -hmm. Ou là, je mets de la, de la chair ou de l'ail. La chair de la courgette. La chair de la courgette. Chair, ouais. Un peu d'ail, voilà. huile d'olive. Je mets de la viande hachée mm -hmm. et je mets des flocons de pois chiche. Des flocons de pois chiche. Voilà. voilà quest ce qu'il a été nous chercher la clé Non, des flocons ça se trouve dans chiche. un magasin bio. Quoi oui, ça mais ça se trouve dans tous les magasins okay. voilà. ah, que je connaissais pas. Donc, ça, donc on trouve on ça, ça en flocons. flocon aussi, mais l'avantage du flocon de pois chiches, pourquoi Parce qu'on a des protéines. Oui. Donc oui. on peut diminuer la quantité de viande qu'on met avec. Oui. Ah oui. Et qu'est-ce que va faire le flocon de pois chiches C'est quand vous allez farcir votre courgette, qu'est-ce qu'il va faire Il va... Aspirer toute l'eau oui. qui va ressortir de la courgette. Oui. Et donc, on a, peint, on a une courgette bien ferme à la fin et mmh. on peut mettre directement au four. Et si vous voulez encore mieux, vous prenez des poivrons rouges oui. que vous avez passés au four, vous mettez un petit sac pour oui. enlever la peau et vous mettez au-dessus de votre courgette farcie, comme s'il était ah, à... emballé ah, dans ouais. Donc, appelé le, dans le, pelé le, po le oui, poivron. Oui, oui comme, voilà. comme le poivron. Donc, en fait, on a ouais. la courgette, ouais. la partie de viande hachée. Mmh. Et au-dessus, le poivron. Et on ça, tu le mets à faux. la fin Ah, tu tu remets au fond. Tout faux Parce que justement, oui. c'est ça l'avantage du flocon, c'est qu'il va boire toute l'eau qui va sortir. Donc, on ne doit pas la cuire avant. Dites-moi, si chique. on n'a pas de flocon de, de pois chiches, est-ce qu'on peut, peut cuire faire quelques avec pois flocons, chiches hein. Ou écraser un, peu de, un petit peu de pois chiches Je vais faire une Ou de la farine de durée. pois chiches, ça va ah, aussi. Ah, farine ouais. ah ouais. de pois chiches. Farine de pois chiches, ça va aussi. Oui. Mais disons que c'est ouais. plus difficile à doser. Mais ça, je mettrai alors l'équivalent dans, dans la oui. recette. Donc ce qu'on euh, va faire, évidemment, on mettra les... toutes les recettes de Claude euh, sur le site lapremière.be. Et sur notre page Facebook, une dernière recette, très rapide. Oui, Claude. alors un conseil. Oui. Le tian. Ah, alors, alors, le, tian. Carlo, le tian. Attention avec le tian. <rire> parce que 9 fois sur 10, le tian, c'est dégueulasse. Bon, parce, pourquoi Parce qu'on cuit tout. On cuit tout à l'eau, on cuit tout ouais. au four et alors ça cuit, baigne dans la flotte. Ben, justement, euh, on ouais. cuit tout au four. Mais il faut savoir où est-ce qu'on place la pomme de terre. Donc la pomme de terre doit être plus fine, mm -hmm. doit être placée entre la courgette et la tomate oui. parce que c'est la pomme de terre qui va boire l'eau. De la tomate. Et de la courgette aussi oui. parce qu'elle va aussi rendre de l'eau oui. et qui après va, va, justement va empêcher d'avoir de l'eau dans le plat et qui va permettre que le, le dessus soit bien grillé. Et là on peut ajouter du thym, ça c'est primordial oui. et de l'ail. Mais vous cuisez combien de temps ce tient Ah, un tillon, c'est 40 minutes au four. Hein. Ah oui, mais vous cuisez tout en même temps. Tout ouais. en même temps. Donc, bien ranger les, les tranches. Okay. Ouais, ouais. Et parce ouais, qu'il faut ouais, que ouais. ce soit joli, en plus. Hein. Ouais. Et les, quelle est l'épaisseur, finalement, idéale de, de ces légumes et pommes de terre Alors, euh, je dirais la, la courgette. Moi, je fais la taille d'un petit doigt. Ouais. La pomme de terre, un peu moins, et la tomate, euh, à peu près aussi. Un petit, doigt. un petit doigt. Mais il ne faut, <rire> okay. faut, euh, faut pas mettre les petits doigts dedans. D'accord. <rire> bon, mais c'est ouais. vrai qu'un bon tian, là, en cette période estivale, bien, Carlo. Je ne on savais pas pour... que la réussite du tian tenait une histoire un de doigts. Un doigt. doigt. <rire> Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à les yoter sur le site lapremière.be pour retrouver toutes les suggestions gourmandes de Claude Pollic. Petite pause pub, les amis, on se retrouve juste après avec Julien Hazard qui nous parlera d'un fromage estival, lui aussi, la mozza. Bientôt à table, bon appétit sous le soleil. Nous retrouvons Julien Hazard en ce 16 juillet. Ça va Julien Très bien. Spécialiste fromage. Aujourd'hui, zoom sur la mozzarella. Ça marche bien ça avec la, la courgette d'ailleurs, dont on vient de parler avec Claude. Très très bien. Ah, c'est une jolie association. Alors, on va essayer de faire découvrir ce fromage à nos amis. Oui, absolument. On est, euh, on est dans quelle partie de l'Italie La mozzarella, il y en a partout. Quel hein. est le berceau, le berceau original. Le berceau, c'est la Campanie, donc euh, autour de Naples, dans le sud, Euh, mais la mozzarella, on en fait partout. Ouais. Il faut bien dire que c'est la mozzarella di Bufala Campana. C'est ça qui est très important. C'est la seule qui, depuis 1996, a une, a une AOP, une mmh. DOP en ouais. Italie, d'origine protégée. Et c'est la seule qui peut avoir ce nom-là. Parce qu'on peut faire la mozzarella de buffle partout mmh. dans non. le monde. On en fait dans les Ardennes. En Belgique, hein, on en ouais. a parlé voilà. le chez Buffle Ardenne. Arden, ouais, voilà. Qui la, est très bonne d'ailleurs. C'est ça quand même la grande différence. On mm. parle souvent, euh, euh, en général, oh moi je mange la mozzarella, mais en mozzarella il y a ou bien la mozzarella au lait de vache, mm. ou bien la mozzarella au lait de buffle. Donc au départ, c'est du lait de buffle qu'on utilise. À la base, mm. la véritable mozzarella, c'est du lait de buffle qui se trouve là dans les marécages euh, en campagne. Mm. donc Vraiment des, des animaux qui sont beaucoup dans l'eau, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'herbages, ce sont plutôt des herbages très humides. Hein. Donc c'est ah ouais, les buffles sont importants dans cette région-là et eux se nourrissent donc de ces herbages marécageux qui donnent du lait différent du lait de vache. Quoi, plus riche, plus crémeux oui, il y a un taux de protéines qui est beaucoup plus, plus important et un taux de graisse aussi mmh. plus important dans le lait de bufflone que le lait de, de vache, qui est déjà un lait assez riche. Ce qui est assez intéressant, Carlo, c'est que jusqu'il y a 5-6 ans, chez nous en Belgique, on trouvait que la mozzarella au, au lait de vache et aujourd'hui, le Ça lait de bufflone revient Ça fait, ah, 20 ans. ça fait 20 ans ah -vous bon que oui, Mais quand... pas partout, pas en supermarché Alors, bah, Les supermarchés, laissons-les oui, oui, oui, oui, oui. pour une mais... fois mais... Bon, bah, non, pardon, mais Je oui. vous parle d'expérience mmh. Quand j'ai commencé la restauration en 96 Il oui. euh, y avait déjà pas mal de Il y avait quelques importateurs à Bruxelles Et on oui. était approvisionnés toutes les semaines En bouffala de Naples En 96, oui. ça fait pile, ça paye, pile 20 oui, ans ça. Enfin, En tout cas, en supermarché, c'est assez supermarché, récent Et le Belge s'est étonné d'ailleurs Qu'on puisse élaborer ses fromages avec du lait de bufflone C'était assez étonnant Mais pourtant, à l'origine, il s'agit bien de cet animal Alors... Alors là, là, Julien Zat est en train de nous couper une mozza, Il y en partout, et on a absolument en partout. partout. On va ah vous y mettre y une y photo y sur notre y page y Facebook. Y c'est n'importe quoi. J'ai oublié en plus les serviettes. Je voulais te faire goûter quelque chose. En faites moi, quand même, goûter. Et donc, donc ça, c'est de la bouffe, là. Voilà. Hein. Attends, bravo. Voilà. Hein. Il y a une petite acidité. Oui. Fais-moi un petit sourire. Ouais. Et alors, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en en fait, c'est une mozza très, très blanche. Oui, Beaucoup plus blanche que celle au, au lait de vache. En fait, hum? juste euh, visuellement, on peut déjà bien faire la différence entre la mozzarella de buffle et la mozzarella de, de vache. Ouais. C'est justement cette couleur. Pourquoi ouais. Parce que le buffle n'arrive pas à, à prendre la carotène. Et donc, c'est la même chose avec euh, le, la chèvre. C'est un animal qui n'arrive pas à assimiler la carotène. Et donc, le lait de, de buffle, de, f... de buffle, et hum? donc la mozzarella de buffle, c'est une couleur blanc-ivoire, vraiment hum, tout tout ça. blanche hum. Et l'acidité qu'on goûte, Exactement. qui est très importante, ouais. ça, c'est chaque fromager qui a sa spécialité. C'est-à-dire C'est ferment eh lactique Pas uniquement le ferment lactique, mais le temps de maturation. D'accord. Donc, euh, quand le lait a été emprésuré et qu'on a le cahier et le petit lait, mm -hmm. la plupart des fromages sont rapidement mis en forme, hein, ou ouais. bien recuits pour les pas ouais. dures. Ouais. Pour la mozzarella, justement, on va le laisser maturer dans le petit lait pendant une certaine période. Et c'est le fromager et chaque producteur qui va décider... Le temps de maturation que lui préfère. Et plus il est long, plus il y aura une acidité, c'est ça? Il va acidifier Ah, c'est intéressant. Euh, mais la vôtre est particulièrement euh, complexe. J'en ai rarement mangé euh, une aussi euh, acide, alors, mais une acidité très très agréable. En une fait. chose très importante, c'est la température de dégustation. Vous verrez jamais une maman ah, napolitaine ah mettre la, la, la mozzarella au frigo, parce qu'on l'achète. Moi, j'étais élevé par ma grand-mère, enfin une petite partie de mon temps en tout cas, dans, ce, dans cette idée que la mozzarella, c'est celle du jour. Bah, alors évidemment. nous, évidemment, on ne mange mais pas mais la oui, mozzarella du sûr, jour, on ne peut pas, parce que c'est... Mais on mange la mozzarella mmh. 4, 2, 3 jours, c'est pas mal. Mais... À Naples, ils ont vraiment cette culture, la mozzarella du jour, qu'on ne met pas au frigo. Oui. Et donc là, elle est magnifiquement à température ambiante. Et c'est ça aussi qui permet, qui donne cette complexité et cette richesse oui. aromatique, que quand c'est à 2 degrés, on ne la sent pas. C'est comme tous les fromages, oui. il faut au moins sortir une mozzarella 30 à 40 minutes à l'avance pour oui. qu'elle se fasse, pour qu'elle ait vraiment de nouveau que ces, que ces arômes, que ces, cette acidité remonte, cette finesse remonte. Celle-ci, il et, et, y laisse un peu maturer plus longtemps Parce qu'il faut savoir que quand on laisse maturer, le pH descend, et quand le pH descend, on peut avoir une texture qui va être un peu plus ferme aussi, mmh. sans devoir cuire trop fort après. Donc, hein, le mozzarella c'est une pâte filée. Oui. Donc, donc ça veut qu dire coûte. quoi qu'on comprenne bien on on, on, Quand on l'a maturé, ouais. quand le caillé maturé, ouais. on, on enlève le petit lait. Ouais. Et alors, c'est ça qui est important, surtout dans les fromageries artisanales. Le fromager va faire d'abord un test pour voir si ça a été maturé assez. Mmh. Il prend de l'eau bouillante, 95 degrés. Il va le mettre sur le cahier. Et l'action de l'eau chaude sur le cahier qui est maturé va commencer à faire que les protéines de lait qui sont dans le cahier vont se solidifier. Et là, il va commencer à tenter avec un petit bâtonnet de, de filer la pâte, filer à arrêt. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est très important pour avoir une belle texture filante. Si ça casse, ça veut dire que ce n'est pas encore assez maturé. D'accord. Donc, c'est vraiment le savoir-faire du, du, du fromager, en du tout maître en les artisanal. Et, et donc, après, OK, c'est bon. Et il va faire ça à plus grande échelle. On enlève tout le petit lait et on met le cahier sur des grandes plaques. Et on va brasser, en fait, le cahier avec de l'eau bouillante, 95 degrés, comme de la pâte, en fait, à pain, mmh. pour avoir une très belle texture. Et on tourne hein, pour ah essorer. Ouais. Hein, euh, voilà. voilà. D'accord. Et on fait des longs pains. Et là, on va... Coupé. Coupé. Mo voilà. Mozart. Mozart, Mozart, Mozart voilà. Exactement. Et Donc ça, c'est dans la méthode artisanale. Combien de temps depuis le, le, la collecte du lait jusqu'à la mozza euh, oh, terminée La collecte du lait, ça peut être le jour avant. Mais, oui, oui, c'est euh, ça. À... C'est 24 heures Non, non, non, non. Ça va beaucoup plus vite. Ah, oui. L'acidification, la ça dépend entre... Euh, une demi-heure et une heure ah et demie. Ah oui, C'est vraiment un fromage du jour. Oui, oui, oui c'est oui, ça. Oui, oui. Et pour les les les, les mozzas, euh, industriels, il euh, y, a, y a une grande différence dans les procédés. Mais ils ésortent beaucoup plus. Ouais. Donc on va avoir une texture. Vous voyez ici de la compact. texture. Il y a beaucoup de de, de sortes de petits des trous, alvéoles, ouais. des alvéoles. C'est justement parce que on malaxe à la main. Ils mm -hmm. vont avoir une autre finesse. Ouais. Les autres, c'est presque du, du carton. C'est ça. C'est vraiment ce trop dur. Il y a euh, une, une grande surface qui vend une mozza di bufala qui est pas mal du tout. Ah oui, mais... Euh, je, je dois dire... Et bon, là, je pense qu'on est sur mais, un procédé industriel, mais, mais franchement, elle a alors, la, la, la gueule. la c'est jamais bon. aussi industriel que ça. C'est-à-dire ouais. que la bufala en général... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en Italie, ils font maintenant des mozzas industriels avec un peu de lait de bufflone. Mais la bufala ah ouais. DOP, mmh. elle est en général relativement... Euh, ça reste quand même un produit ouais. relativement artisanal. Mais, on sait euh, vérifier si c'est vraiment une, une mozzarella qui a été faite à la main, à la manière dont ça a été coupé. C'est ah, Racontez-nous. Par exemple, vous voyez ici, et on y voit a, très bien... Il y a une couture. Il y a une couture. Et ouais. quand il y a une couture, c'est vraiment que le fromager a pris la pâte entre ses mains et, et pousse hop. en fait. Sinon, à la machine, ça fait vraiment une, une belle boule, c'est beaucoup plus net Bon, on va tous analyser notre boue de mozza ouais, ouais, ouais, ouais. Un truc qu'il faut... regarder Il se passe quelque chose d'intéressant ici ouais. euh, Julien a coupé cette mozza il y a à peu près une demi-heure ouais. Il y a plein de flottes sur sa planche, il a oublié ses serviettes. Ça, pour ça, il sera puni <rire> Mais ça illustre quelque chose ouais. d'important C'est que quand on fait cette fichue tomate mozza ouais. avec de la vraie bonne bouffala qu'on a acheté chez Julien ou chez un autre artisan fromager Eh bien, on ne peut pas faire des tranches comme ça, oh trois non. heures avant Et, et ça, ça ne fonctionne pas, ça fait juste de la flotte Donc servez les belles boules de mozzarella entières à table, oui, moi, moi je la casse découpe, à la main carrément, voilà, je l'arrache la, la On la découpe au mmh. dernier moment oui. euh, Petite question évidemment sur la mozza au lait de vache Alors là évidemment elles, elles inondent ces... il y en a des bonnes Oui elles inondent les, les supermarchés, on a quelques grandes marques industrielles euh, bon, Qu'est-ce qu'on doit en penser alors oui, Les, les est... artisanales versus les industriels en lait de vache Ça donne quoi Déjà, on parle d'un autre nom, c'est Fior di Latte. C'est ouais, Fior di Latte. En Italie, c'est Fior di Latte. Mm -hmm. Et là, il y en a des très très bonnes. Ouais. Parce La que même. là, c'est juste uniquement une différence de goût. Entre ça. les laits de bufflone et le lait de, de vache, mm. c'est un autre caractère. Ça, ça a moins d'acidité, c'est un peu plus rond, mm. c'est peut-être un peu moins salin en goût. Hein. Oui, peut-être Mais... que les enfants aimeront plus la fiorilate d'expérience. Enfin, enfin, c'est cliché, de, fait... euh, cliché je... non Non, je vous assure, mes enfants, en tout cas, <rire> au départ, étaient plus attirés vers le lait de vache. Mais sinon, la il y avait des très très bonnes... Ouais. ouais, ouais, ouais bien sûr. Euh, une mais bouffala. franchement, ouais. moi j'ai envie de défendre le, le fiordilatte oui. parce que cette fraîcheur estivale mmh. du, f... Estival du fiordilatte est et alors dans la cuisine c'est pas la peine de, de, de gâcher une boufala. Mais la, le et surtout quand il est après chacun ses goûts mais en petite torsade comme ça. Alors tu mets juste un peu d'huile d'olive la triche, mmh. un peu du d'olive, Il un... y a plus de mâche que dans une boufala. Pourquoi parce que c'est plus difficile donc il y a, y a moins de parce que ça c'est aussi important les boules en fait après sont mis dans un bain d'eau froide. Ouais. Hein, pour les raffermir. Mmh. Et, et le, le temps aussi où on les laisse dans le bain froid va faire que c'est plus crémeux ou plus euh, solide. C'est ça. Et okay. donc, dans les tresses, comme ce sont des plus petites tresses de mozzarella, eh bien on a déjà toujours une texture qui est un peu plus ferme. Et vous pensez quoi de, de ces mozzas Industriels en, en bloc euh, En parallélipipède Comme dirait Carlo ça, Je ne peux pas, excusez-moi ah, si okay. okay. et, et alors il y, y a pire C'est oui. la mozza comme ça euh, en, en boudin ouais. qui est employée Par la plupart des, des, des pizza de, de certains C'est Parce que quand on la râpe ça fait comme de l'elemental Et ça c'est vraiment dégueulasse Dites Carlo quelques idées de recettes Moi j'aime bien la mozza di Bufala Avec un petit peu de roquette et un peu de zeste de citron, huile d'olive. Je trouve ça très très frais. j'aime beaucoup. À ah, verre, vous Moi, j'aime bien le, le Citron, ah, c'est pas grave. On ma grand-mère en train de se retourner dans sa tombe mais avec non, du citron. Pourquoi mais je suis d'accord avec vous, c'est très, non, bon. Non. très non, bon. Non, non, on non. On a mais une est acidité qui est. Citron que... ah de Sicile. Mais c'est vrai que, ouais. que... Voilà. si vous demandez à une maman du Sud, elle... déjà, l'huile d'olive, ça suffit, elle ne mettra même pas les tomates. Et un peu de sel, quand même. Voilà. Et le tour de moulin. Mais des recettes. Alors, on les mettra in extenso sur le site, mais il y a quelques grands classiques. La mozzarella là, une Vous oh faites la une la. tranche de pain, bon. mozza, sel poivre, refermez, passez ça dans l'œuf battu, et puis on fait frire à la poêle et puis on termine un peu au four pour que ça file bon. bien à l'intérieur. Ça mmh. c'est vraiment un, du street food. Ouais. Alors il y a la fameuse parmigiana et melanzane et je pense que j'ai donné la recette à peu près 722 vous fois. Vous allez donner 724e fois. Je vais la redonner des <rire> tranches d'aubergines farinées, frites bien bien bien bien épongées, une sauce tomate mmh. très concentrée, quelques feuilles de basilic, un peu de mozza pas trop parce que sinon ça met trop d'eau, beaucoup de parmesan, on repasse au four. C'est un plat on le mange tiède, alors ça, c'est ça, reste ça, reste un top. Il ya évidemment, on peut faire des petites avec de la, de la furet dilatée, on peut faire des petites croquettes de mozzarella qu'on va juste paner, mmh. euh, qu'on va juste paner et frire. Et alors, il y ya un plat de pâte, euh, je vous en donnerai d'autres également. Un plat de pâte que j'aime beaucoup, c'est les fusilli à la Vésouvienne, on les appelle. Donc, on fait une sauce tomate bien concentrée avec juste mmh. un peu d'ail, un peu de thym. On met des petits cubes de mozzarella dedans, on sort les fusilli. Très très très al forme, dente. Si ce mais... sont des, des torsades. très ah, très Des okay. des torsades après on peut le faire oui. avec des très mais mm -hmm. les torsades vont faire que la sauce va bien et donc on va très et donc sauce tomate à pâtes al Et on va bien insister jusqu'à ce que ça... Tout s'amalgame bien, et on a cette... mmh. alors après c'est parfois difficile à servir parce que quand ça refroidit ça fait ça des fils on en a partout <rire> etc. Et alors je voudrais rendre un hommage à un très grand chef du mmh. sud de l'Italie euh, qui s'appelle Alfonso Iaccarino du restaurant Don Alfonso 1890 qui est à Santa Gata Suido e Golfi, en face de l'île de Capri, un endroit oh oui. complètement idyllique. Enfin Capri au mois de juillet c'est moins romantique. Hein Mais si au mois de juillet ça va Mais encore Mais non, non, non, ça va pas du tout, faut pas aller là rester en Belgique non. les amis c'est l'enfer Alors, pour Mario le romantisme, aussi. il faut repasser. Vous allez en juin, c'est très bien, Capri. Alors, donc, c'est en face de Capri, donc, t'es pas dessus. Et en même temps, t'es bien à Sant'Agata, si je voulais préciser. Donc, moi, j'y suis allé au mois de juillet, il y a cinq ans. C'était juste une de mes bon, plus alors, belles racontez, expériences. Quoi et donc, il fait un, une timbale. Donc, ouais. il fait une timbale de, de, rigat, de rigatoni. Avec une, il y a trois sauces. Il y a un petit ragoût à la napolitaine. Il y a une sauce à la mozzarella. Il y a une sauce au basilic. Et puis, il va, il va mettre de la mozza dans le fond de la timbale, il va planter les, les rigatoni, il va remettre ouais. encore une, de, plein de mozzarella et de la tomate, etc. Faire prendre ça au four, je vous mets la recette in extenso, bon. ça prend des plombes et à 160 degrés, et vous retournez ça et vous avez votre vésuve de rigatoni dans l'assiette avec ses bon. trois Ça sauces. suffit de frimer, là Ça suffit ben, pas marcette, Je rends <rire> hommage à ce grand grand chef qui, au-delà du fait d'avoir deux ouais. étoiles au Michelin, est un Personnage absolument adorable. Juste en face de Capri. Juste en face bon, de Capri, donc faut... tu n'es pas sur Capri, est ça, oui, tu oui, es oui. en face. D'accord, mais enfin il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Bon alors les amis, puisque vous n'allez pas aller à Capri, on va rester en Belgique et on va trouver euh, Philippe Limbourg, des guides de Gomio, qui va nous donner quelques adresses belgo-belges, parce que je vous le signale les amis, le 21 juillet approche à grands pas, vrai, et on va déguster. Bientôt à table, des tables et des hommes. Allez, c'est Philippe Limbourg que nous retrouvons, comme chaque semaine, des vacances, des guides Goumillot. Bonjour Philippe Bonjour Philippe Bonjour Sophie, bon, bonjour Carlo À moins 5 de la fête nationale du Belgo-Belge à l'honneur, et on va aller à la mer Oh j'adore, oui. racontez-nous Alors, on va commencer, il faut savoir que qui dit 21 juillet dit feu d'artifice. Ouais. Ouais. Feu d'artifice à Ostende, il faut savoir que sur la plage d'Ostende, tous les lundis, euh, entre 15 juillet et 15 août, il y a un feu d'artifice. Ouais. Et... Ou mieux qu'au restaurant, pour assister à un feu d'artifice juste devant l'endroit où, où se tire le feu d'artifice. il y a le restaurant Savarin. Donc on est sur la plage de Stand. Mm -hmm. euh, C'est un jeune chef qui a 23 ans qui a repris ça parce que l'autre est parti ouvrir son restaurant l'année passée. Ouais. Et donc ce jeune, il s'appelle Laurent, il vient notamment, de il a travaillé chez Pursé, donc chez Sergio oui. Et il fait un de petit menu, trois services, 45 euros... Euh, Voilà, et alors, on, vous pouvez, il propose d'accorder euh, le, le menu avec des vins mmh. ou avec des bières. Et donc, vous choisissez la formule et en fonction, vous payez 57 euros ou 63 euros au in on, la bière. on va on faire euh... la bière ouais. pour le 21 juillet. Donc, c'est le Savarin voilà. à Ostende. À Ostende, pour ouais. au feu d'artifice. D'accord. Alors, dans les, dans les plastiques typiques je vous qu'il il qu'il faut manger ça à la côte. Et j'ai deux, trois adresses pour vous. En tout cas, deux, certainement. Mmh. Euh, une que, que plus de gens connaissent parce que c'est vraiment un. C'est plus, originellement, un café. Euh, mais bon, il y a plus de 100 ans, hein, ça fait plus de 100 ans qu'il est là, ça s'appelle Twerfthieu, donc le petit chantier. On est dans le port de zébruge ouais. je C'est ouais. vraiment un, un vieux café de, de pêcheurs ouais. qui a évolué euh, et, et qui propose encore aujourd'hui euh, des choses assez, assez amusantes. Il y a les fameuses crevettes Rodenbach incontournables, évidemment, mm -hmm. les matjes, des croquettes de faisan. Oh. Euh, voilà, on, on est dans quelque chose de très, très simple. Euh, petite soupe de poisson ou bien de crevettes, euh, les croquettes au jambon. Vous voyez, euh... Et alors, c'est comique parce qu'ici sait encore, euh, vous voyez, dans les restaurants, on propose des accords mévins. Ici, euh, on vous propose avec une Stella, une Rodenbach ou une Garde. Donc, euh, on est vraiment dans, <rire> est dans, dans, le, dans le typique. Ouais. Mais ça, ça vaut vraiment la, la peine d'aller voir. Euh, avec le, le vieux poil en fonte au milieu, le vieux carrelage par terre. Enfin, voilà, on est vraiment dans, dans le cliché. Et donc là, on est, on est à Zébruge. Zébruge on, on est dans le port de Zébruge. Et on est, rappelez-nous le nom de ce, de ce petit bistrot Alors c'est vertueux, donc je, je vous le mettrai évidemment euh, <rire> sur, sur le sur site. La page de parce que <rire> okay. sinon ça Il y, y a trop de consonnes. Hein. <rire> oui, une oui. autre petite adresse sympa pour le, le 21 juillet, ça pourrait être où Et alors aussi dans aussi une, une institution, et ça à mon avis Carlo la connaît certainement aussi, c'est le Sifron ah Adam. Oui. Euh, donc là, on est vraiment au bord du canal, on est le dans une institution... Je, qui, je répète, Philippe, parce qu'on n'a pas bien entendu, c'est le siphon à dames sur le, au, oui. au bord d'un canal ah. euh, qui s'est perdu, comme dirait la chanson voilà, de Jacques Le siphon, exactement. Mmh. Et donc là, ils ont une spécialité, c'est l'anguille au vert. Oui. Euh, c'est vraiment une institution... Euh, euh, là, il faut, il faut aller là pour ça, il faut aller là pour les croquets de crevettes, euh, vous allez me dire, voilà... Après, on y trouve des plats plus simples, comme hein, ils ont le fameux demi-coulé rôti euh, ou l'américain, ou même un, encore un, un bon coco au vin. Ils et c'est pas, pas cher. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Et alors, on arrive sur le, le truc qui n'est pas cher du tout chez eux. Euh, ça, c'est pour les, les, les buveurs d'étiquettes. Euh, les amateurs de vin, oui. euh, vous trouvez là des grands Bordeaux à des prix de malade. De malade. Euh, alors, évidemment, <rire> on a le, le Petrus 94 qui est à 625 euros. Ah euh, oui, oui. Mais, euh, mais à côté de ça, euh, donc, ça parlera peut-être aux, aux, aux amateurs. Un Château-la-Conseillante, on est à 94, ouais. il est à 66 euros. Euh, ou un Léoville-Lascaz 1996 à 130 euros. Ce sont des prix, c'est presque le prix d'achat si vous achetez ces ouais. vins là aujourd'hui. Ouais. Euh, ici, vous, la, ouais. vous les buvez. C'est vrai qu'ils sont connus mmh. pour ça depuis toujours. Ouais. Ouais. Bon, un petit pétrus à 695 ouais, oui, euros, <rire> ça sera un beau 21 juillet. <rire> oui, mais. Et alors, quand même, c'est un endroit où il faut absolument réserver. Et ils y réservent oui. pour trois services. Tu peux réserver à 6h, à 7h30 ou à 8h30. C'est vraiment une, moi, une usine, mais une usine sympa. Moi, je peux donner mes deux adresses coup de cœur ah oui. Il y a l'Ousterpute à Blankenberg. Je ne sais pas ce que vous oui. en pensez, Philippe. Tout à fait. C'est oui. très, très sympa pour aller en famille. Ouais. Euh... Et euh, voilà, on voit les, on voit les, on voit les, les homards nagés, etc. Donc ça, c'est assez, assez ouais. chouette. Ce n'est pas là. le Sterput, c'est le Lou Et non, puis, il y, y, y a Carcasse, hein, le restaurant d'Hendrik de Dierendonk, qui jouxte la, la boucherie euh, Dierendonk, qui est vraiment pas mal. Non, on est à Nye Porte. Non, on oui. est à Saint-Idezbald, Saint pardon. Saint-Idezbald, Saint ouais. tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, on et va un les... un peu plus loin, vous avez ouais. d'ailleurs... Parce que ça, c'est un problème euh, que certains rencontrent... Ils sont braqués en disant « Oui, mais dans, dans les restaurants en Flandre, on parle pas tout le français. » Je répondrai que dans les Ardennes, c'est le cas aussi. Ouais. Euh, mais il euh, y a un, un francophone qui a ouvert un restaurant euh, pas loin de Coxide mm -hmm. s'appelle le Coq-sur-Mer. Euh, ouais. Ah oui, c'est jean oui. sur némon Et euh, nous, on est juste à côté de, de Rendon. Et franchement, euh, c'est très sympa. Bon et et bon sinon, euh, on il apprend. A, il a un menu à 35 euros, ça vaut vraiment vraiment. F genre. Philippe, tout le monde fait un petit effort pour commander un américain frites en néerlandais. C'est quand même évidemment. pas compliqué. Quoi. Voilà. Non, non, parce qu'ils disent américain donc. Ben euh... oui, c'est <rire> ça. C'est bon. Voilà. Et, et garnal, une croquette, c'est quand même à la portée de tout le monde. Quoi. Évidemment. Oui. Mais, mais Carlo, et puis, effort. Et pour le 21 juillet, nous serons, non, nous serons plus que jamais tous belges. Merci beaucoup en tous les cas, Philippe Limbourg. On retrouve toutes ces bonnes adresses, évidemment, dans les guides Go, Mio. Et on vous retrouve la semaine prochaine en Direct depuis notre studio à Bruxelles. Ça vous va Avec grand plaisir. Portez-vous bien, à bientôt, Philippe. Salut Philippe. Et joli Bonne 21 journée. juillet. Voilà, Julien Hazard, merci à vous d'être venu nous faire euh, déguster la mozza. On vous retrouve chez Julien Hazard, maître fromager affineur à, à Hucle, rue Vanderkindere, en étant en région bruxelloise. Claude Poligue, notre spécialiste légumes, une info à nous donner pour le 21 juillet, ça tombe oui, bien. Oui, euh, le convivium Slow Food Namur ouais. fait, comme chaque année, son pique-nique ouais. au jardin d'Arscamp. Euh, en plus je ferai moi une démonstration des légumineuses Puisque c'est l'année mmh, de l'UNESCO Et donc tout le monde est le bienvenu avec son pique-nique Il y aura même un peu à manger aussi Pour ceux qui n'ont pas envie de, de prendre leur pique-nique mmh. Et tout sera sur le, le site de slowfoodnamur.org. Voilà, chouette voilà. pique-nique pour le 21 juillet. Carlo, 21 juillet, vous ferez quoi, vous Moi, je serai en Provence, Sophie. Oh, qu'est-ce qui m'énerve, ce garçon. Eh bien, voilà. moi, je serai en Belgique ça. et je vais les manger des, des croquettes crevettes, moi. Ouais, à la mer. Exactement. Voilà, les amis, soyez heureux, gourmands, plus que jamais. Profitez de la vie à suivre les infos, la météo et rien que du très, très bon sur la première toute cet après-midi. Soyez heureux et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Podcast La Première